Imagine moi même qui tombe en plein la vie de surprise qui cogne Pas de genre aimé Maintenant malade ou moins Mal confie déclaration Imaginez-moi même Si tomber tomber L'amour, la vie De surprise, si pas Brun yon en